Noc tikiya, C'est comeback. Noc tikiya! Noc tikiya! yes, yeah. miłej! Okay. comeback, miłej! Noc miłej! Du są ty klak, du są T'as pas une heure lorsqu'ils sont enceintes sur une bête les un boîte Mon pote j'ai la recette Un air entraînant et bien frais Une touche de nos styles Pensez qu'il y a et c'est prêt Sans se prendre la tête On fait ce qu'on aime ce qui nous plaît Big up à la famille Si si elle est refrains. Toujours dans le move mais jamais dans le move pour autant Car c'est du rap pour produire Pas des chansons pour enfants Ouais Pas bête de scène ni bête de sexe Mais juste moi Je suis pas la bombe Faut que je y représente ceux qui y croient Alors si t'es au peu t'as plus qu'à lever les bras Et si tu y connais pas, t'as juste à crier la la la, la Son, tu veux du son qui fasse exploser ton plafond? Fais gaffe à tes enceintes, démonte le son à fond. Ouais, ça mon plus, deuxième complet, toujours d'attaque. C'est moi qui J'ai les règnes, il faut qu'on perce ça coup de matraque En faisant du bruit, surtout en laissant les traces On braque l'hypop sans état d'âme et avec classe Nos limites, on va la foutre en pleine face Notre musique, et ce qui kiffent, panique sa race Je reste sincère, sans trop en faire, je reste humble Car c'est temps par fort qu'on finit à terre, je suis pas dingue Ouais Je suis y lucide, la musique c'est ma passion Si j'y arrive, ce sera à force d'amour, de passion. Ne t'inquiète pas, je serai là, au fond d'une cave ou sur 20 pistes Je donnerai ma vie pour le rap, tant pis si je crèche, je prends le risque Je garde la pêche, car c'est Et je reste dans l'ambiance, dans le tempo Car il paraît que je suis lourd et que mon rap prend de l'âge Mais j'ai 25 filles, j'ai encore trop de rage Et encore trop de rage Yo, yeah. yeah. los tiquillas Come back, Come back. sin fronteras Tu savais ya. ya Ok, ok t'as cru qu'on était, était mort On est revenu, On est revenu. Ha, ha. ha ha, écoute ça Écoute ça Écoute ça, écoute ça. 2010, on continue notre ascension La chasse au faux MC est ouverte, Alors mon gars fais attention pas, parole en l'air, je viens défendre mon art Sans faire de manière mmh. où la jouer, la star. Je casse les préjugés ou les, les propos désobligeants Ceux qui trouvent vite veulent me juger Moi je fais Moi, mon fais rap, c'est pour mes gens Je prends mon taf à cœur, évite les corps à corps Car ceux qui veulent ma mort, c'est sur le micro que je les endors Des mois d'absence, la machine est relancée Objectif tout niqué, Avec un flot à cadencer, c'est du new Lost, Méfie-toi des ondes de choc, plus puissant que tsunami Tu vas tout perdre et même ton frog, pas d'antidote Pour contrer la menace, tu sais qu'être ton grave frog, me classe aux premières places, ouais